Bien le bonsoir à tous mes amis de Mochis qui nous écoutent en ce moment sur les o n d e s de la UDO, la station de la culture, et qui transmet depuis Los Mochis dans le nord de Sinaloa. Je dois vous dire que depuis que nous avons mis le programme à 4 heures, l'audience a beaucoup augmenté et je suis ravi de le savoir. Muy buenas noches a t o d o s y pido u n a d i s c u l p a de n o h a b e r p o d i d o venir la s e m a n a p a s a d a Estaba un poco enferma, pero ahora me siento perfecto. Y aquí estoy en el tren con mi amigo el conductor Daniel Fouché, brindando las mayores canciones de la música francesa. Para empezar el programa de hoy, le pediremos a Madame Edith Piaf de cantar para ustedes una preciosa melodía que se titula La f o l l a En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces g e n s qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre. Nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. Et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse. Une folle f a r a n d o l e nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s a n s v o l e t retombent tous deux épanouis enivrés. Et la joie qu'elle a b o u s s é e par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté e par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je c r i e de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle f a r a n d o l e je suis emporté au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. A satisfacer todos los enamorados de Mireille Mathieu porque vamos a tocar música de ella y para empezar escucharemos una canción que se llama Elles Tem. Para seguir, como yo lo he prometido, una canción de Mireille m a t h i e u y el título es Una h i s t o i r e d'amour. Una historia d'amour, o chaque jour devient pour nous el dernier jour. おなかが見えます。 Nous n'avons plus beaucoup de temps. Non, mon amour, tu ne dois pas, il ne faut pas pleurer sur And our love is not f i n i p h e d One's love is n t going to mourn in a s i n l e day. Ne restes the heart in the air, Abbey Bruxelles. It will o e a b e a u t i e u l day, a b e a s t i f u l s Petit train à toute allure dans un bel après-midi du dimanche à m o t t i s où tout le monde se repose car c'est dimanche. C'est l'heure des réunions de famille. On est tous là à blaguer, à manger, à boire et aussi à écouter très important le programme très populaire maintenant sur les o n d e s de la UDO, le train de la musique. Et on va demander maintenant à Nana Mouskouri de nous chanter. Pour mieux t'aimer, je serai la plus.、Tôt. De nuevo con Mirin Matu, y esta vez para cantar para nosotros y para ustedes una preciosa melodía que todos nosotros conocemos y se titula Je t'aime avec ma p u Partager tes habitudes, c'est difficile, un grand amour. Il y a des heures d'incertitude, la jalousie me tourne autour et j'ai perdu ma solitude. Je t'aime avec mon cœur, je t'aime avec ma peau. Je t'aime avec ma peur, c'est vrai, je t'aime trop. Je t'aime avec ma peine cachée au fond de moi. Je t'aime avec ma haine qu'un jour tu connaîtras. Je t'aime avec mon cœur, je t'aime avec ma peau. Je t'aime avec ma peur, c'est vrai, je t'aime trop. Le diable et le bon Dieu peuvent dormir tranquilles. L'enfer, c'est d'être deux, et le ciel est fragile. Toi, le bonheur, t'ennuie déjà. Tu veux gagner d'autres batailles, tu es déjà trop sûr de moi. L'amour n'est rien qu'un feu de paille, tes yeux sont gris. 私 e regarde a v e に、tendresse m る i s je dors て e u l e a v e c la nuit e t j'ai besoin de tes の a r の s を e s je t て i m e a の e c mon cœur je t'aime avec ma p に、a u je t a i m e avec ma p e 聞い c'est v の a i je t'aime t r o p je の a i m e avec ma peine cachée au fond de moi 私たちの愛のように私たちの愛のように私たちの愛 j ように私たちの愛のように私たちの愛のよ e に私たちの愛のように私たち t 愛のように私たちの愛のように私 e ちの愛のように私たちの愛のように私たちの愛のように私たちの愛のよ o に私たちの愛のよう e 私たちの愛のよう e 私たちの愛のように私たちの愛のように私たちの愛のように私たちの愛のように私たちの愛のように私たちの愛のよ l e 私たちの愛のように私たちの愛私愛私愛私愛私愛私愛私愛私愛私愛私愛私 せっか m e っかく、せっかく、せ a かく、e っかく、せっ a く、e っかく、せっ a く、せ e か t せっかく、せ e かく、せ e か t せっか o せっかく、e m かく、せっかく、e っかく、せ e かく、e c m く、h っかく、せっかく、せっ e く、せっかく、せっかく、e っかく、e っ a く、せっか v e っかく、せっかく、せっかく、o っかく、せっかく、せっかく、せっかく、せ a かく、せっ o く、c っかく、せっかく、せっか a せっかく、せっかく、せっ e く、せっかく、a っかく、せっかく、せっか e せっかく、せっかく、せっかかかかかく、せ、せせせせ L'enfer, c'est d'être deux et le ciel est fragile. Décidément, tout le monde a quelqu'un dans la peau. hein <rire> Est-ce un endroit précieux pour garder son amour? D'autres choisissent le cœur, d'autres la peau. Donc, je vais l'essayer pour voir comment on se sent. Et pour cela, je vous dirai ce qui a été fait et ce que j'ai ressenti dans le prochain programme. Et la musique que vous allez écouter s'intitule Jeter dans la peau. Obstinément, tu es là. J'ai beau chercher, amant, les f e r s Tu es toujours près de moi. Je とても面白いです。 J'ai beau chercher て m'en d é f 待っ r e Tu es toujours Près de moi って待って待っ や rien à faire、え Oui, je crois. Será la próxima chanson de Mirna Mathieu, quien estará con nosotros por todo el programa de hoy. Yo sé que hay mucha gente que la quiere mucho y por eso ella cantará esta canción. Oui, je crois. D'amour, oui, je crois que la mienne commence à partir de ce jour. Oui, je crois à tous les mots d'amour que tu inventes pour moi. Oui, je crois tout ce que tu me dis parce que je crois en toi. Si s vrai que tes yeux sont ma seule lumière,、oh, si s vrai que ma vie tient au n pile de nos joies. Oui, je crois que mes jours n'attendaient qu'un m o t d a m o u r de toi. Je crois que tout l'amour du monde est là quand tu es près de moi. J'y crois chaque fois que tu m o u v r e s tes bras. bâtir un monde avec des mots d'amour oui je crois que nous ferons ce monde à nous deux chaque jour oui je crois qu'il nous faudra mêler nos larmes et nos joies mais je crois que j'aimerais la vie si je vis avec toi いいじゃん、まずい。 Y antes de ir a corte, escucharemos una canción más de m i c h e l Del Pech que dice así: Quand j'étais chanteur, cuando yo fui cantante. Y regresamos dentro de unos minutos, ¿ok? Gracias por quedarse con nosotros en el tren de la música. Quand j'étais chanteur. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans, je fais de la chaise longue, Et j'ai une babysitter, je traînais moins la jambe, quand j'étais chanteur, j'avais des voûtes. Un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. j m'éclatais comme une bête. J'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'est f i c h e t e dans l'Indre. ファンクラブ。 I never forget. All my s t o r e s s'arrangeaient sur l'heure. I never forget all my scars when I was chanteur. My poor Cécile. I'm a n k i Mick Jagger, est mort dernier mot. I've fêté les adieux.